Il rejette ce parlement C'est le métier. métier. Macron déstitution gouvernement d'émission système abolition yakka orien alarika pener geituz eiskier amankomun axarearenak gitaskatu Donc il y a rien qui a abouti depuis le temps et c'est une honte de sa part de sacrifier comme ça des personnages après tant d'années de travail. Ipar ezuk galerian ere jaka horian atalde bat egituratzen ari dela errandau kuki de batek. Alors même si on a perdu un peu de monde euh, en plusieurs mois, on constate que euh, la solidarité, et les liens se renforcent euh, entre ceux qui restent. Jistema parte hartzailea plantan ez hartzen ari dela dio horizontala eta balore batzuen inguruan loturak askartzen ari direla uste du. Comme les mentalités bougent, on assiste à une convergence des luttes avec les autres, les associations qui luttent pour la justice sociale, les associations qui luttent pour le climat Mais c'est Patricia Léon-Berger, en opposition à l'Otici-Eskertiara Orsen-Ede C'est une grosse blague quand même hein, son débat, soi-disant démocratique Il a déjà commencé par dire que de toute façon il ne bougerait pas de son programme personnel Donc euh, on voit pas très bien comment ça peut évoluer euh, Eta horikin bat egindu ere jaka horien leikuko taldeko kideak. <risa> <risa> C'est une fume story, encore une une de plus euh...